الحمد لله رب العالمين والسلام رسول الله الله وبعد الله bienvenue encore une fois à notre étude de de la jurisprudence de la tahara façon de laquelle on va procéder cette fois c'est une façon qui est assez intéressante c'est que on va étudier le de la tahara la qui est l'un des chapitres les plus importants en passant, parce que c'est un chapitre qui est précurseur à la salate, à la prière, les hkams de la prière de la salate et ainsi de suite. Pour pouvoir faire la salate, il faut connaître bien sûr la tahara, purification, comment faire le houdou, quand est-ce qu'on doit faire le houdou, et ainsi de suite. Mais aussi le chapitre de la tahara, il touche, Il est précurseur à certains autres chapitres. Vous avez parfois à lui à des cours qui sont quoi prérequis. Parce que si on n'a pas ce cours prérequis-là, il y a d'autres cours qu'on ne pourra pas bien comprendre. La tahara, c'est pas mal la même chose. C'est un cours, c'est une matière qui est prérequis, même pour euh, certains autres chapitres, comme la nourriture, les boissons, l'ashribah. C'est quoi les boissons halal, les boissons haram, c'est quoi la nourriture halal, la nourriture haram Eh bien plusieurs questions sont basées sur la question ici de la najasa des puretés ou bien les impuretés tahir ou bien najis donc c'est un chapitre très important c'est un chapitre que si on va entrer dans les détails je ne vous le vous cacherai pas il y a certains aspects du fiqh de la tahara qui sont un peu un peu difficiles à saisir la première fois OK donc c'est il y a Il y a une partie de la tahara qui est très facile comme comment faire le wudu, quelles sont les conditions du wudu, des ablutions et tout. Il y a d'autres parties de la tahara qui sont un peu plus difficiles et c'est normal, ça demande un peu de patience. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas déjà étudié faire de la tahara avant, que vous allez trouver aujourd'hui certaines choses qui sont un peu difficiles à comprendre pour la première fois, c'est complètement normal. OK, ça c'est pour tout le monde qui étudie la tahara pour la première fois. Il y a certaines questions qui sont qui demandent plus de patience au en fait de Deuxième révision, troisième révision, comme ça, afin de euh, pouvoir saisir ça complètement. Donc, comme on a dit, l'approche qu'on va suivre ensha allahou taala, elle est un peu spéciale parce que on va étudier deux madhabs. On va commencer par une étude de la tahara à niveau 1, ce qu'on pourrait appeler un niveau débutant. Et ça, on va le faire selon le madhhab de l'imam Mawlak Rahaemulla. Donc, lors de ce, ce premier tour, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le livre « Al-Risala » de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. C'est parmi les références les plus respectées, les plus reconnues dans le madhab de l'imam. Malik, rahimahullah. Donc ça, c'est l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Qayrawani de Qayrawan, qui est aujourd'hui un peu la, la Tunisie. Donc, on va faire une étude niveau 1. Qu'est-ce qu'on va dire par une étude niveau 1 C'est qu'on va pas trop se poser trop de questions, On va faire l'étude du texte pratico-pratique, certains concepts qui seront comme j'ai dit nouveaux pour plusieurs personnes, se concentrer sur cela. Il va pas y avoir beaucoup de massael. rappelez-vous des massael. c'était quoi les massael Les situations. OK, donc les situations. Les situations, le plus qu'on avance, le plus qu'on va en profondeur dans le fiqh, le plus qu'on va trouver des problématiques des situations auxquelles on n'a pas pensé avant cela. Les savants parlent de plusieurs cas de figures plusieurs, plusieurs, plusieurs. Ils avaient beaucoup d'imagination, les savants de le faire. Mais le problème avec, bien sûr, beaucoup de messieurs, c'est que ça peut créer du trafic ici dans le cerveau, de l'embouteillage, qu'on on aura du, de la difficulté, si, si pour la première fois comme ça, à se concentrer, parce qu'on va se sentir perdu dans toutes ces situations-là. Donc un livre, comme Rissé Allah, ça se concentre sur l'essentiel. Par la suite, on va réétudier le fiqh de la tahara deuxième tour ce qui va servir d'une très bonne révision. Ça va aider à rafraîchir l'information, mais là on va étudier ça selon le, la perspective de l'imam du madhhab hanbali, madhhab de l'imam Ahmad rahimahoullah et on va étudier un livre qui s'appelle Umdatu al-Talib talib encore une fois un livre très reconnu dans le livre de dans le madhab de l'imam Ahmed et ça c'est un ni un livre de niveau moyen donc si on peut dire toujours il y a trois niveaux en général débutant moyen avancé donc dans le madhab l'Imam Ahmed il y a d'autres livres niveau plus avancé comme Zadul Mustaqni a. et tout. on va prendre Umdat at-Talib c'est un niveau 2 c'est assez suffisant pour le commun des des musulmans et un peu plus. Donc dans la talib il va avoir plus de détails, d'autres questions auxquelles on n'a pas pensé quand on a étudié la harisal de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. De un et de deux aussi dans lorsqu'on va tomber dans le niveau plus avancé, celui de l'imam Ahmed Rahaïma Là, on va parler plus des preuves, des évidences. Là, on va mentionner des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ce que des compagnons ils ont fait, ce que des compagnons ils ont dit. Vous allez voir que lorsqu'on va faire l'étude la première fois, selon le madhabe de l'imam Malik, je ne vais pas mentionner beaucoup de hadiths. Et ça, c'est voulu. Ce n'est pas que dans leur madhhab il n'y a pas de hadiths. Non, non. C'est parce que l'idée, parfois, c'est de faire une étude du texte en tant que tel. Donc, Ça va passer, parce que si on mentionne des concepts et des hadiths en même temps, ça pourrait être trop d'informations pour certaines personnes. C'est clair, on veut que ce soit un cours qui soit intéressant et qui soit accessible pour tout le monde. Donc, sans trop tarder, commençons par l'étude ici de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qairawani. les références que j'utilise dans le cadre de ce cours s'il y a des personnes qui veulent toujours par la suite bien sûr vérifier que ce qu'on dit est authentique, c'est fondé si vous voulez trouver des références si vous voulez lire par vous-même, par la suite et ainsi de suite donc le livre principal que j'utilise ici c'est un livre qui s'appelle Al-Murni Fi Fiqhi Wa Adillati Ar-Risala, un livre qui s'appelle Al-Murni, c'est quatre tomes c'est un savant, un chercheur contemporain. Donc ça c'est un livre, une bonne étude ici de Risala. qui est bon. Avec ce livre, c'est que ça contient beaucoup de nous Donc lui c'est en quelque sorte un, un effort de rassemblement. Il a rassemblé ce que d'autres livres de l'étude de Risala, ils ont dit. Et on a aussi un autre une autre référence que j'utilise comme une référence secondaire, qui est le livre Murshid al-Mubtadiin de un savant qui s'appelle un savant du euh, du 9e siècle de l'histoire de l'islam qui s'appelle Al-Jazuli. Donc ça c'est un livre qui s'appelle Murshidou Al-Mubtadi'in dans l'étude de Ar-Risala. Donc Oui, le premier c'est Al-Mughni فِيْفِقْهِ وَأَدِلَّةِ الْرِسَلَةِ Je pourrais vous envoyer ça plus tard incha'Allah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعد il باب ما يجب منه الوضوء والغسل ما يجب منه الوضوء و Donc l'auteur, il commence, Ibn Abi Zayd rahimahullah wa ta'ala, à nous expliquer, il nous fait ici une petite introduction sur ce qui nécessite le wudu ainsi que le rusl. Donc ça, c'est les deux pratiques phares de la purification en islam. On a le wudu qui sont les ablutions. qu'on appelle parfois en français les ablutions mineures, qu on connaît tous c'est quoi le wudu, c'est les ablutions avant de faire la salat. Et on a le ghusl. Le ghusl c'est les ablutions majeures. C'est comme ça qu'on appelle ça habituellement en français ou parfois on va les appeler le on va appeler ça le bain rituel. Donc le ghusl dans la langue arabe, c'est un bain, prendre un bain, on va dire yaghtasil. Mais on peut appeler ça un bain rituel. Ça veut dire prendre un bain, mais pour des raisons religieuses. Qu'on va voir plus tard, inshaAllah ou subhanahu wa taala. Donc, il y a des choses qui nécessitent, il y a des situations qui poussent au devoir de faire soit le houdou ou de faire le rossi. Et chaque musulman doit comprendre ça. Ça c'est des, ça c'est. Il y a aucun musulman qui a le droit d'ignorer ce genre de choses. Quelqu'un ne peut pas être musulman et ignorer ce genre de choses. Parce que si tu ignores ce genre de choses, c'est pas c'est quoi le hindo, c'est quoi le russel. Comment faire le hindo, comment faire le russel, tu ne peux pas faire la salade. C'est aussi simple que ça. Impossible de faire la salade si on ne connaît pas les bases du hindo et du russel. C'est pour ça que ça, c'est parmi les grandes obligations. On a l'obligation ici de d'apprendre ce genre de question dans notre religion, dans la religion d'Allah subhanahu wa مُجِبَاتُ الْوُضُوِي فَلَاثَتُ اَقْسَابٍ اَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ وَمَا لَيْسَ بِحَدَثٍ وَلَا سَبَابٍ donc on a ici dans le commentaire ça nous explique qu'il y a trois catégories dans le madame d'Imam Malik il y a trois catégories majeures de مُجِبَات des causes qui nécessitent le wudu on a numéro 1 le fameux hadès ce que quelqu'un sait c'est quoi un hadath oui mmh, ça c'est plus un exemple ok elle hades c'est un état c'est difficile à traduire en français mais je vais expliquer c'est quoi et après ça il faut ce que ce que j'ai opté à faire initialement ce que j'allais faire c'est d'y aller avec les traductions ok. Mais par la suite, j'ai plutôt préféré ne pas utiliser des traductions dans certains mots. Il y a certains concepts qu'on doit les connaître comme ils s'appellent en arabe. Donc, en sortant de ce cours, Inch'Allah, il faut connaître c'est quoi « rusl », il faut connaître c'est quoi « hadef ». Pas de problème si vous n'avez pas retenu ça maintenant. faut réviser, réviser, jusqu'à ce qu'on va les connaître. Parce qu'encore une fois, ça c'est notre langage de base en tant que musulman. Chaque musulman, sans, sans excuse, doit connaître c'est quoi Un hadef. Et utiliser les traductions, comme vous allez voir plus tard, ce qu'on va parler par exemple de « al-mani »,«« al-hayd »,« al-istihadha ». Toujours utiliser les traductions, ça pourrait mener vers confusion, parce que parfois les gens vont mettre ça sur Google, sur Internet, Ils vont trouver plutôt la définition scientifique que les médecins utilisent de nos jours, et ainsi de suite. Et ils vont penser que c'est ça la référence qui fait en sorte que c'est valide ou c'est invalide ou autre chose. Non, il faut connaître ces mots comme ils sont, parce que ça, c'est des mots clés pour le musulman. Donc, c'est quoi le Haddad Le Haddad, c'est un état, c'est rien, rien de concret, c'est quelque chose d'abstrait. On peut appeler ça au sens figuré, excusez-moi, au sens figuré, C'est comme un état d'impureté rituelle. Je dis au sens figuré parce que le prophète nous a dit que « Le croyant n'est jamais impur ». Donc, je ne peux pas vraiment dire ça au vrai sens, qu'un croyant peut être impur. Un croyant n'est jamais impur. Mais vu que c'est difficile de trouver un en français, je dis au sens figuré que parfois tu tombes dans un état dans lequel tu es « hadaf ». Tu as un certain manquement dans dans ton hygiène, dans ta purification. Tarfa' al-hadeth, pour enlever cet état-là, rituel, cet état abstrait, on va devoir, par exemple, faire le wudu. Et il y a deux hadeths. Il y a le hadeth mineur, asgar, et le hadeth majeur, akbar. C'est simple. Le hadeth mineur, il nécessite de faire le l'ablution mineure, le wudu. Donc, un exemple concret du hadith, comme vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un a fait ses besoins. Si quelqu'un va aux toilettes, va faire ses besoins. La personne va tomber dans un état de hadith mineur, asghar. Raf'u le hadith, pour enlever cet état-là de hadith, la personne va devoir faire ses ablutions mineures, al-taharatu as-soghara, qui est le wudu. Le hadith, Majeur, si une femme elle était dans sa période de menstruation de haid, et eh bien jusqu'à la fin de cette période-là, elle est en état de hadef majeur, hadath akbar. Pour qu'elle enlève cet état-là après ses menstruations et pour qu'elle commence à faire la salat et tout, là, ça nécessite d'aller faire la purification majeure, les ablutions majeures qui sont le bain rituel, le rossi. C'est clair Donc là, les savants, ils disent que dans le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah, le woudou, ces causes, qu'est-ce qui nécessite le woudou Ces trois catégories. C'est soit les hadafs ou les esbab, ça veut dire les causes du hadaf ou autres, varia. Dans un exemple de chacun, incha'Allah ta'ala, Ils disent le hadath, la le première catégorie de choses qui nécessite le woudou. Donc, le hadath, c'est la chose qui va rompre le woudou par elle-même. C'est la, la chose principale qui va rompre le woudou. Comme les urines, L'urine, si quelqu'un uriné, eh bien la personne, elle est dans un état de de hadaf. Et comment il définit ça les savants Écoutez ça. Donc il y a quelques définitions ici qui sont techniques. C'est à travers le firq c'est une science très précise, ok C'est une science. Chaque mot il a une valeur. C'est des lois. C'est de la jurisprudence. n'est pas le firq c'est pas les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire et de biographie et tout, c'est autre chose. On peux dire, ah, il aurait pu utiliser cette, ce, ce mot à la place. Moi, je décriverais ça de façon différente. Dans le que c'est très précis. Chaque mot a un poids, surtout dans les définitions. Donc, ils disent le Had. al al mu'tad. C'est qu'est-ce qui sort de la personne. Ça veut dire les déchets qui sortent de la personne, de l'être humain. Ils disent al-mu'tad, ce qui est déchets régulier ce qui sort par, dans un état de santé c'est quoi l'état de santé c'est pour faire une différence avec le malade le malade qu'on va voir plus tard en charallah je vais pas écrire ça pour ne pas vous confondre mais on va parler de la question de SLS c'est quoi SLS Si une personne elle a une maladie elle ne peut pas retenir ses urines. Personne ne peut pas retenir son gaz, par exemple. Autre chose, rappelle ça quoi, Celsius. Donc ça c'est une situation qui est atypique, qui n'est pas normale, qui prend des règles spéciales, parce que si cette personne-là, quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses urines, <coughs> qui est malade, si sa personne, cette personne-là va devoir faire son dos à chaque cinq minutes, chaque dix minutes, il y aurait beaucoup de de hara d'ici. Ça serait une grande contrainte. Donc ils disent le hadath, c'est ce qui sort. mais selon la nature, selon la norme, sans que la personne, elle ne soit malade. <coughs> Deuxième catégorie, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Comme j'ai dit, le faqh de la Tahara, il y a certains aspects qui sont plus lourds à saisir au début, comme première fois, c'est normal. Okay? Il ne faut pas vous sentir euh, gêné de... De dire euh, j'ai pas compris ou euh, j'ai besoin de revisiter ça une deuxième fois ou autre chose. Oui. Non, c'est l'état. C'est le hadeth. C'est lorsque des choses vont sortir, ça peut mettre la personne dans cet état. Donc là, on veut pas entrer encore une fois dans dans l'aspect technique, ok Le hadeth est-ce que c'est la ce qui sort qui s'appelle le hadath ou c'est seulement l'état ça peut ça peut prendre les deux sens. OK donc et si dans le premier sens la personne elle est dans un état de hadath et après ça dit qu'est-ce qui cause le hadath c'est soit le hadath en tant que tel il faut la différence entre le hadath est-ce qui et la cause du hadath qui est l'état de hadath au final. C'est clair donc encore une fois j'ai dit l'idée ici de la risala de Ibn, euh, Ibn Abi Zayd al Qayrawani l'auteur il a écrit ce livre là Si vous allez lire par la suite, le mettre par vous-même, même la traduction en français ou autre chose, vous allez voir, c'est très spontané, c'est très pratique. Quand on va prendre un livre comme « Ubudet Uttal » et plus tard, vous allez voir, c'est plus un peu plus académique, où il y a plus d'importance qui est accordée à ce genre de questions-là. On veut dire ça ou on veut dire plutôt ça C'est bon Numéro 2, il y a les « asbab ». Les « asbab c'est les causes. Donc, il y a des choses qui nécessitent le « woudou » parce qu'elles sont des « asbab, des causes du « hadaf ». Comme quoi Comme le sommeil lourd. Si quelqu'un s'est endormi lourdement, la personne, elle doit faire son « woudou ». Pourquoi Parce que c'est la religion qui dit ça. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a ordonné de faire ça. Mais la logique derrière, c'est quoi Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est dans un sommeil profond devrait faire son dos Ça serait quoi la logique Oui. Ah, c'est ça. Parce que pendant son sommeil, il a perdu conscience, en quelque sorte. De ce fait, la personne ne sait pas si elle a fait preuve de hadaf. C'est clair Donc, ça c'est comme a une cause. Une cause, de, une cause très probable du hadaf. Et numéro 3 il dit c'est quoi Varya, ici par exemple l'apostasie si quelqu'un irtada apostasie de la religion eh bien la personne va devoir quoi là, là. juste si quelqu'un de la religion son woudou, il est rompu s'il va faire sa tawb, une heure plus tard et il va revenir dans la religion, il faudra refaire le le woudou, c'est clair. Donc ça c'est pas un hadath, c'est pas une cause du hadath, mais c'est comme ça. La ridda, elle a aboli le woudou en totalité. Oui, akhy. Et pour le cause, il y a d'autres c'est surtout le sommeil. Oui. C'est bon Et ils disent aussi le sommeil et la, la perte de conscience, zawalul aql, comme si quelqu'un va va voir ça plus tard inshallah, si quelqu'un était euh, ivre. OK Donc ça, que ce soit une ivresse par le haram ou l'ivresse par, par le halal. C'est quoi par le halal Ça veut dire que quelqu'un, il a trouvé une boisson, il savait pas que c'était l'alcool et il a bu ça. Ou une boisson qui habituellement ne cause pas l'ivresse, comme certaines formes de, de lait fermenté ou autre chose. Ça ne cause pas l'ivresse, habituellement. Mais pour cette personne-là, ça a causé l'ivresse. De façon, comme ça, très très rare. OK Donc, Ça c'est ivresse qui n'est pas nécessairement causée par le haram, mais ça va rompre le wudu, parce que encore une fois, celui qui est ivre pourrait ne pas maîtriser est ce qu'il a, ce qu'il a eu du hadeth, du, des gaz ou autre chose, ou ce n'était pas le cas. Oui, s'évanouir. Oui, exactement. Ça, ça, on va voir ça plus tard. Celui qui va s'évanouir, il va devoir refaire son woudou parce que c'est une cause du Hadef. Quand une fois certaines périodes où la personne elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Livresse on a dit c'est dans les causes numéro 2. Dans les causes encore une fois. C'est pas parce que livresse en tant que tel c'est quelque chose nécessairement qui en elle-même elle va contre l'idée de woudou mais c'est parce que lors du sommeil de conscience livresse ça c'est madhin il y a une grande chance que la personne elle est elle soit tombée dans le hadès sans même qu'elle ne le réalise C'est bon Oui Harry. Et est-ce que ça n'a pas pas son Oui et ça n'a pas est-ce que Non non aucunement s'il y a pas d'ivresse si quelqu'un comme tu dis Quelqu'un a bu une boisson qui est haram, mais il ne le savait pas. Quelqu'un a bu de l'alcool sans savoir que c'était de l'alcool. Quelqu'un l'a trompé. Il a dit, essaye, essaye ce jus, c'est tellement bon. Il a bu, il a dit, astaghfirullah, c'est quoi ça C'est l'alcool. Mais ça n'a pas causé l'ivresse, ça ne rend pas le C'est pas le fait d'avoir consommé qui va rompre le houdou, c'est le fait d'avoir été dans un état d'ivresse qui va rompre le C'est bon Taïe. Maintenant, Premier, le prochain point ici, le commentateur nous parle de la situation de « SLS. Donc, un peu de concentration ici, parce qu'il va peut-être répéter ça plus tard, mais c'est important de voir les règles aussi maintenant. C'est quoi « esceles »?« Esceles », c'est comme on l'a dit, « esceles », c'est pour le phénomène, pour la personne qui souffre du phénomène, on appelle ça « selesun »,« radulun selesun ». C'est quoi « esceles »?« c'est ça peut être pour des raisons, pour une maladie ou autre chose, une personne... qui perd un certain contrôle. Une personne qui a des sorties, par exemple, de déchets ou d'urines ou autre chose, de sel ou d'urines, mais de façon incontrôlée. C'est clair, on appelle ça le salis. Ça peut être aussi dans le cas de al mustahada. On va voir al mustahada plus tard, Inch'Allah. Al mustahada, c'est comme... Quelque chose qui s'apparente aux menstruations, mais qui n'est pas les menstruations. Il y a le cycle normal des menstruations, et il y a l'istihada. L'istihada, ça peut être une maladie du sang. La femme, elle est en train de saigner, mais c'est pas un cycle de menstruation normal. Donc là, ça sort de la norme, ça sort de l'état de santé moyen. Ça peut être pour les urines, par exemple. Salas fi al baoul, si quelqu'un n'a pas le contrôle de ses urines. Ces gens-là, Allah Ta'ala, il leur a donné des facilités dans, dans le dîn, dans la religion d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, parce que sinon, ça serait quoi Trop de leur demander à chaque fois de refaire le woudou. Refaire l'eau woudou, ça peut arriver même lors de leur salat. Parfois même, en étant dans la salat, ils vont perdre, par exemple, des urines ou autre chose. C'est clair Alors, ils disent ici, اَلَّذِيَ خُرُجُ فِي الْغَالِبُ وَهُوَ اَنْ يُلَازِبَهُ كُلَّ الزَّبَانِ اَوْ a cas de, cas de figure ici. Dans le fait qu'on avance doucement. n'est okay? pas comme dans les cours de tafsir et tout. On y va doucement. point parfois. On n'est pas, on est pas euh, empressé de finir. Le plus important, c'est que tout le monde nous suive dans le rythme. Il y a le premier cas de figure qui est toujours ou la plupart du temps. Ça veut dire si quelqu'un par exemple, un problème d'urine, la personne, elle est constamment en train d'uriner de façon ça veut dire malgré elle, toujours elle perd des urines. Elle a une maladie sérieuse. c'est soit toujours, sans arrêt, ou il dit ici, dans la plupart du temps, 60%, 70% du temps, elle est en train de perdre des gouttes d'urine. C'est clair Ça, c'est la situation la plus extrême. Après ça, elle dit, deuxième cas de figure, environ la moitié du temps moitié du temps oui moitié du temps non ça peut être ça peut être personne elle a un problème de contrôle pendant une demi-heure après ça elle prend par exemple des médicaments elle se contrôle après ça ça revient c'est clair la moitié du temps et numéro 3 ils disent ou aqallahu Une minorité du temps. C'est pas toujours, c'est pas la moitié, c'est pas la moitié. Ça arrive de temps à autre, mais c'est minoritaire. C'est pas, ça arrive, c'est un problème. Ça lui arrive deux trois fois par semaine, deux trois fois par jour, comme ça, de perdre un peu d'urine de façon non contrôlée. Donc les ulama, ils disent, fafil awwal لَا يَجِبُ الْوُرْضُوْ وَلَا يُستَحَبْ في الْاوَلْ لَا يَجِبُ الْوُرْضُوْ وَلَا يُستَحَبْ Dans le cas ici du premier, je vais juste changer ici parce que plus tard l'auteur il a changé malheureusement la classification. Donc on va faire ça 4 cas ok On va faire la plupart, on va faire 2. 6, 3, 4. Donc il y a toujours plupart, moitié, minorité. الْاوَلْ لَا يَجِبُ الْوُرْضُ وَلَا يُستَحَبْ Dans le cas du premier, celui qui souffre de ce céleste, de ce perso cette perte de contrôle de façon constante, le woudou n'est pas obligatoire et n'est même pas souhaitable. Il faut même pas dire à la personne « On t'encourage à chaque fois que tu vas perdre des urines de refaire ton woudou. » Pourquoi Ça serait trop demandé à la personne. Ça, c'est quelqu'un qui perd toujours. Numéro 2, ici, « Affari wa affalith illa alayhi dhalik. Si quelqu'un il a un problème de selles la plupart du temps ou la moitié du temps la personne n'a pas à refaire son woudou à chaque fois ses ablutions mais c'est souhaitable pour elle tant que ça ne lui cause pas de la contrainte, une contrainte majeure. On l'encourage à refaire son woudou à chaque fois que il va avoir de l'urine qui va sortir. Numéro 4, ils disent yanqul Numéro 4, c'est quoi C'est une minorité. Comment on a dit Si quelqu'un il a une maladie, ça arrive de temps à autre, une fois par jour, trois fois par semaine, que la personne elle a des gouttes d'urine qui sortent de façon non contrôlée, ça arrive rarement. La personne elle doit refaire son wudu. Le wudu sera perdu par la sorte de ces gouttes d'urine là. C'est clair, parce que ici il y a pas de hara, il y a pas de contrainte. de demander à la personne de faire deux fois, deux ou deux de plus par semaine, trois fois plus par semaine que la personne moyenne. C'est clair Donc, cette idée-là, elle va se répéter plus tard, incha'Allah, lorsqu'on va parler de l'istihad et ainsi de suite. Mais vous voyez ici, encore une fois, comment est-ce que les savants euh, ils prennent en considération certaines situations très euh, très particulières. Taïm. Oui Oui, tout ce qu'on est en train de dire ici c'est sur le madhab Malik, OK Même les divergences parfois qu'on va citer, qu'il va même si on va pas trop mentionner de divergences juste pour l'idée de garder ça simple pour un premier niveau inshallah, mais même les divergences c'est parfois les divergences majeures à l'intérieur du madhab en tant que tel. Oui. Oui, oui exactement. oui oui tout ce qui tout ce qui tout ce qui brise l'eau qui n'a rien à voir avec sa maladie elle doit refaire l'eau ok si quelqu'un a des problèmes encore une fois euh, si, si une personne a un problème qu'on a dit d'urine peut pas retenir ses urines et c'est le cas numéro 1 ou numéro 2 par exemple c'est extrême la personne m'a dit sérieuse donc là, n'a pas à refaire ses oudo, son dos à chaque fois. Mais si la personne, elle va faire ses selles, par exemple, ou elle va s'endormir, là, elle va devoir faire, parce qu'il n'y a, a pas de maladie dans ce cas-là. C'est une cause qui est commune avec toutes les autres personnes. Oui mais même pour des douleurs, des douleurs, des douleurs. Oui, mais ça, c'est pour la salette. Ça, c'est pour faire la salette. À l'heure de la salette. Mais la personne, elle ne va pas refaire ça à chaque fois qu'elle refait refaire son dos, C'est clair Oui, exactement. Mais par exemple, si quelqu'un il va perdre l'or de la salette, la personne va pas rompre sa salette pour aller refaire son woudou. Vous comprenez, quelqu'un est malade, va pas rompre la salette et aller faire, refaire woudou. Ou quelqu'un veut lire le Coran, par exemple, c'est clair. Ou les savants, ils disent, si la personne, elle va faire la salette obligatoire et la sunnah après, la sunnah de la salette. Elle va pas refaire la sunnah pour... Elle, elle va pas refaire le woudou juste pour la sunnah. C'est clair Oui, Akhir. C'est quoi le? Le premier, c'est toujours. Hein, toujours. Si un toujours. C'est quelqu'un. Il a un problème constant. Ça veut dire quasiment en tout temps. La personne, elle perd des gouttes d'urine, par exemple. C'est clair? Oui. Oui, exactement. Dans le quatrième cas, si ça arrive de façon rare, ok, une fois par jour. Trois à quatre fois par semaine. Là, la personne, nuit si il y a chouroujul baoul, sortie d'urine, par exemple, même si c'est à cause d'une maladie, si c'est à l'intérieur de la salette, elle arrête la salette, elle va aller refaire son odou et elle revient. C'est clair. Parce que ça, ça, ça ne cause pas de machaka ici. Oui, c'est une maladie, c'est vrai, mais il y a pas de machaka ici. Il y a pas de, il a pas de difficulté majeure sur la personne. Encore une fois, quand on lui demande deux, trois odous de plus que le moyen. Des mortels par semaine, c'est pas une macharqa majeure. Oui, oui. Non, souhaitable, ça veut dire c'est moustahab. C'est mieux pour elle. Elle doit faire, elle est encouragée. Commencer le moustahab, c'est ce qui n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas contraignant dans la religion. Mais si on le fait, on va être récompensé par Allah subhanahu wa taala. Ça veut dire, on t'encourage à faire ça le plus que possible. On comprend que ça, ok, ça c'est des règles qui sont dans la théorie. Dans la pratique, la vie d'un malade, c'est pas toujours comme ça. Ça peut monter, descendre, dépendamment des jours et ainsi de suite. Donc peut-être un malade, euh, aujourd'hui il est dans le cas numéro 2, la plupart du temps, demain ça va aller mieux, un peu mieux, ça sera la moitié du temps, ok. Donc peut-être lorsque c'est la moitié du temps... Il sera plus encouragé à refaire son wudou. Il dit c'est moustahhab, je vais refaire wudou, c'est pas grave. Mais si ça devient plus abondant, il va dire mais là c'est trop difficile pour moi. Ça peut dépendre de la, la personne. Elle fait quoi aujourd'hui euh, La personne aujourd'hui, elle est chez elle, à la maison. Ah, demain elle n'est pas chez elle, à la maison, elle est en voyage. En voyage, c'est pas évident. Si c'est moustahhab, c'est pas obligatoire, c'est pas évident pour la personne de toujours s'arrêter à chaque euh, à chaque euh, une demi-heure pour refaire son wudou et trouver ainsi de suite. C'est clair. Donc مستحب quand on dit مستحب c'est encouragé mais c'est pas obligatoire. Par la suite, il nous dit ici donc là on commence avec les paroles de l'auteur, il dit al-wudu yajibu lima min al min rihin. Donc là l'auteur Ibn Abi al-Qayrawani رحمه commence à nous citer concrètement parlant qu'est-ce qui nécessite le wudu. Donc il dit un, Le est obligatoire pour tout ce qui sort de l'un des deux points de sortie de l'être humain. « Kharuj al-Mu'tad » Donc les savants, ils parlent des points de sortie anormaux. Si quelqu'un, il a une blessure grave ici et que son estomac est exposé, qu'il y a des selles qui, qui sortent de son estomac, ça c'est des situations très exceptionnelles. Les ulama, ils parlent des « ahkam » de ça. Mais, situation normale, l'être humain, il a deux points de sortie pour se débarrasser de ses, de ses déchets, en quelque sorte. On appelle ça « al-kharidu al-mu'tad ». Donc, il dit ici l'auteur que l'eau d'eau est obligatoire pour tout ce qui sort de ces deux points de sortie-là. Elle commence à nous citer numéro 1, « al-baoul », les urines. Numéro 2, « al-gha'it », les sels. Et numéro 3, « al-rih », ça veut dire « les gaz ». Donc là, il dit ici le commentateur. Quand je dis le commentateur, ça veut dire c'est pas Ibn Abi ok je ne vais pas dire à chaque fois le nom du commentateur. Donc comme j'ai dit, le commentateur c'est surtout le livre Al Mourni. Parfois je vais ajouter des choses ici du livre Murshid Al Mubtadi'in, mais c'est surtout ici le livre Al Mourni. Donc le commentateur, il nous résume et nous dit que Al Khari Al-Mu'tad, les choses normales qui sortent des deux points de sortie de l'être humain. sont les suivantes numéro 1 on a al baul les urines numéro 2 on a al madhi wa al wadi donc al madhi ainsi que le wadi on va parler de ça plus tard inchallah d'amoul istihada le sang de al istihada comme on a dit istihada c'est pas comme le hyz c'est pas comme le hayd ».« istihada est une maladie qui fait en sorte que il y a un sang Qui sort de la femme, qui pourrait ressembler au sang des menstruations, monstru, mais ce n'est pas le cas. C'est un sang qui est différent du sang des menstruations. On appelle ça ici d'amul istihada. Ainsi que dou asalas, as dou asalas as celui qui souffre ici de asalas. As Donc ça c'est les sorties majeures qui nécessitent le wudu. On ne parle pas du rosli ici, ok. Le rosli c'est pour plus tard, Charles. Maintenant on parle juste du du wudu. Walha dit ainsi qu'un autre liquide notre fluide qui s'appelle هو ماء يخرج من الحامل عند وضع الحمل او السقوط ويرى اكثر العلماء انه لا ينقض الوضو. donc le hadi sera pas trop étudié par la suite mais brièvement Il dit ici que la majorité des savants sont d'opinion que le hadi ne rompe pas le woudou, ne brise pas le wudu. Donc ça c'est encore une fois une situation rare. Un liquide qui sort après l'accouchement tout de suite, c'est pas le sang qui sort après l'accouchement, ça c'est inefface. Ça va le voir plus tard, inshaAllah, subhanahu wa taala. Et il y a aussi bien sûr les selles ainsi que les gaz. Par la suite, il mentionne donc. C'est clair, pour les selles, les urines, les gaz, donc ça, on va pas trop détailler là-dessus, c'est clair que ça, ça rend le houdou, que la personne, elle doit refaire son houdou, sauf si la personne, elle a un problème médical ici de selles. on a déjà expliqué c'est quoi les cas de figure. Après ça, il nous dit ici, « Aulima yakhurdu mina al-dhakar min mavyin ma'a rasli al minhu. » Donc, on a ici, le concept de al-madī encore une fois je j'envisageais initialement de trouver de d'utiliser les traductions scientifiques qui sont utilisées de nos jours en français mais après ça je préférais ne pas le faire parce que ça peut causer confusion dans le sens où les gens vont chercher ses... est-ce que ça, ça ça correspond à telle chose ou telle autre chose et ce n'est pas nécessairement les mêmes critères pour la même appellation dans le fer, dans la jurisprudence. Donc on a le madhi. C'est quoi al-madhi Un Donc les ulémas, ils définissent ici al-madhi à différencier bien sûr avec le mani. Le madhi c'est un liquide léger qui sort de la personne Lors des plaisirs, ça veut dire lors de la pensée au plaisir ou autre chose. Donc ça, on appelle ça le madi, à ne pas confondre avec le mani. Le mani, c'est ce qui sort de la personne lors des relations intimes complètes et ça ça nécessite le wosl. OK Le madi c'est moindre que le mani. Le madi ça nécessite quoi Le woudou, l'obligation de faire son woudou de refaire son يخرود عند الشهة بشهة ولا تدفوق ولا ييعقه فور ورب لا يحش بخروجه وشترك فيه الرلو المأ donc il ici que le Madi c'est un liquide qui est commun c'est une chance qui est commune à l'homme ainsi que à la femme. Parmi les différences entre le Madi et le c'est que le mani qu'on va voir plus tard qui mène au ghusl, au bain rituel. Le mani, habitu habituellement, Il est suivi de al-futur. C'est quoi al-futur C'est une période de faiblesse physique. C'est clair. Le madi, c'est pas nécessairement la même chose. Au point où il nous dit que parfois le madi, la personne ne va même pas ressortir, ne va même pas ressentir la sortie de al-madi. El elle pourrait juste trouver ses traces sur ses vêtements, par exemple. Ça, c'est pour le madi. Le mani, s'il va sortir, la personne, elle va le ressentir lors de son éveil. C'est clair. Donc il y a une distinction ici à faire entre le Madi et entre le Mani. Les deux sont des liquides qui sortent en quelque sorte dans des situations de plaisir ou de pensée ou d'attouchement ou autre chose. Mais entre le Madi et le Mani, le Madi c'est le premier liquide précurseur et qui pourrait sortir sans que même la personne ne va le ressentir. Et il est de nature à être, comme on a dit, plus léger, beaucoup plus léger. C'est clair Bien sûr, même pour le maladie, comme dans le hadith de Ali ibn Abi Talib radıyallahu ta’ala anhu, quelqu’un pourrait avoir un problème de celèste de maladie, qu’il serait pas ici nécessairement ici dans cette situation-là. On appellerait pas ça ici une une maladie. Et la question de la maladie tout à l’heure, j’oubliais ce que je l’avais. Okay, ça, ça va venir plus tard une Il y avait un, un point intéressant pour la maladie. il avait cité, non, ok, ça va revenir plus tard, donc, pour le madi les ulamas, ils disent, ils ont accès à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge et de l'âge de de l'âge de la même chose pour le madi ici, il y a des personnes qui pourraient avoir un problème de contrôle de leur madi ça peut arriver à la situation de SLS. la personne, à chaque fois, elle a du madi qui sort, sans même se contrôler. Cette personne-là, si c'est toujours, euh, si c'est dans la plupart du temps, par exemple, la moitié du temps, comme on a dit, c'est souhaitable pour la personne de refaire son hundo, mais ce n'est pas, ce n'est pas obligatoire. Un un un un Une chose qui est spécifique au Madhi, ici selon le hadith du prophète Muhammad صلى alayhi wa sallam, le madi lorsqu'il va sortir si la personne elle trouve par exemple du, des traces de madi sur ses vêtements elle doit bien sûr nettoyer ses vêtements parce que le madi il est najis il est impur la personne elle doit nettoyer les traces dans ses vêtements la personne elle doit refaire son wudu ça brise le wudu mais aussi dans le cas du madi la personne elle doit laver ses parties intimes c'est clair en plus de haut d'eau. La personne, elle doit laver ses parties intimes, et nous dit ici, ça doit être fait, ça doit être lavé avec de l'eau. C'est pas avec des pierres, par exemple, ou avec de la terre ou autre chose. Parce qu'on va voir plus tard, Inch'Allah, que lorsqu'il s'agit des urines, ou des sels, on peut soit utiliser l'eau pour se nettoyer, ou on peut utiliser, par exemple, des pierres, ce qu'on appelle estijmar. On va parler de ça plus tard, Inch'Allah. Mais pour enlever le madi, il faut vraiment nettoyer les parties intimes avec de l'eau pour enlever toute trace de al-madi et laver les vêtements comme on a dit les traces il n'y a pas nécessairement laver tous les vêtements mais les traces là où on pense qu'il y a des traces de madi ça il faut laver ça et il faut refaire son sans... wudu c'est clair طيب le prochain ici il dit par la suite wa huwa ma'un abyad ya raqiq donc ça on a déjà expliqué wa ammal wadi fa huwa ma'un abyad qathir yakhruj bi athr le prochain ici madi on a ce qu'on appelle le wadi avec un waou. Le premier c'est avec un mim le deuxième c'est avec un waou. C un autre fluide, un autre liquide blanc disent les ulama il sort en général après les urines à la fin des urines pas toujours mais ça peut sortir à la fin des urines en fait de ou ça peut sortir par soi-même sans même avoir uriné ou parfois les ulama ils disent à cause de certains mouvements, si la personne elle a porté des choses très très lourdes, des objets très lourds ou autre chose, ça peut mener à la sortie de Al-Wadi. Donc, contrairement à Al-Madi, euh, euh, contrairement à Al-Madi, juste avant, donc je vais les écrire en arabe, ok, pour les personnes qui savent connaître un peu, la, euh, qui peuvent lire en arabe. Donc, on a le ma vie. Ça c'est le premier dont on a parlé et on a le wadi avec le D. Premier c'est avec, avec le deuxième c'est avec le D. Contrairement au premier, elle m'a dit, elle m'a dit est attaché en général à l'idée du plaisir. Elle l'O n'a pas cette idée là. Ok, elle l'O peut sortir comme on l'a dit. Juste après les urines, ça peut sortir même sans urines à cause que la personne elle a fait certains mouvements, porté des choses lourdes ou autre chose. Et si l'auteur de livre Ar-Risala Ibn Abi Zayd, il nous dit yajibu minhu ma yajibu mina al -bawli. Il a les mêmes règles que les urines. Le Wadi. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut laver toute trace. de al tout comme les urines, tout comme il faut laver les traces des urines aussi, bien sûr, parce que c'est <coughs> une najas, ça c'est une impureté. <coughs> Mais aussi, il faut refaire son Wondo. C'est clair Donc, <coughs> les règles sont assez semblables, à part le fait que pour le Madi, il faut vraiment laver toutes les parties, toute la partie intime, même s'il n'y a pas de traces dans toute la partie intime, il faut laver toute la partie intime. Dans le Wadi, il faut juste enlever, il faut juste laver la najasa, l'impureté en tant que tel. Mais il faut pouvoir distinguer entre les deux et savoir quelle situation exactement et distinguer par la suite, bien sûr, de, euh, du concept de al-Mani qu'on va voir plus tard, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, il nous parle de <coughs> ماء <او> المرأة أو بيانوا بقى plutôt de al va parler de al mais juste avant de finir avec cette séance inshallah nous parle par la suite de al le le mani, donc ça c'est le 3 liquide الmani, ça c'est ce qui cause ça c'est ce qui nécessite le... ghusl. ablution majeure, le bain rituel. Là, la personne, elle tombe dans un état de hadeth. Rappelez-vous tout à l'heure la parle du hadeth. Ça c'est quel hadeth Dans le cas du mani, hadeth majeur lorsqu'il y a la sortie du mani. Encore une fois, le mani, il s'applique à l'homme et à la femme. Mais comme on a dit, elle manie habituellement. Si ça sort dans l'état de l'éveil, la personne elle va savoir que ça c'est almani que c'est sorti, elle va le ressentir et ça vient habituellement après ça avec une période de faiblesse. Donc, situation typique de sortie de almani, c'est lors des relations intimes complètes ici ou bien ce qu'on appelle en arabe aljimer. Mais encore une fois, le commentateur ici du livre, pas l'auteur de Harisal, le commentateur, il n'a pas parlé ici de almani, ok? Il l'a laissé pour plus tard, lorsqu'on va parler de Al-Rusul. Donc, on va suivre plutôt le commentateur que l'auteur al risala Si vous allez lire d'Al-Risala, vous allez trouver déjà, il parle al mani c'est quoi sa description, ainsi de suite. Mais nous, on va laisser ça pour plus tard, on va suivre le commentateur, parce que c'est plus logique d'en parler lorsqu'on va parler du rosul, du pain rituel. C'est bon Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbil